Est une émission qui ne fait pas la promotion de la joie de vivre, des belles choses de la vie. Il en va de même pour les animateurs sinistros et moi-même, le Dr. o c t e u Payne Pandragon, qui n'espère pas le moins du monde vous rendre joyeux à chaque semaine. Par contre, il existe des choses encore moins heureuses que celles dont nous ne faisons pas la propagande. Et ce soir, vous en vivrez une bonne dizaine. <rire> Parce que nous, Vous donneront un aperçu des pièces que nous aimons le moins et voire d é t e s t e r dans le merveilleux monde métallique dans lequel nous évoluons et habitons. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui prescrit des traitements pourris et son assistant qui, parce que ces traitements sont pourris, veut les garder pour lui. Quel spécimen étrange et profondément grotesque ce sinistros à la con de dépravé, d'inculte. and <laughs> pas because fear sombrement ne enfoiré ridicule undead survivre is business pour our priez fucking incorporated we we said so go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 Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lectures et profitez du mardi au jeudi des prix chocs sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement.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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89 f o s La seule radio musicale. Je vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de réanimation en ce 1er juin de l'an de a Disgrâce 2008. Je suis le Dr. Payne Pendragon et cette、euh, accumulation, je dirais, cette sphère de madness qui m'accompagne est sinistre. s T'étais où tous les deux dernières années? Euh, C'est-tu un interrogatoire en, en règle? t as dit l i n t e r r o grâce 2008. C'est vrai? 2010? <rire>、eh、oui, effectivement. <rire> 2000. <rire>、ah, c'est un signe inconscient que je voulais revenir en 2008 pour des raisons obscures. <rire> effectivement, je corrige 2010. <rire> là,、hey. Ça, c'est pas 2009, c'est vraiment 2008.、Là. 2008, pourquoi? D'accord. Pourtant, j a i p e n s é rien qui avait rapport ben, à ça. Il y a peut-être quelque chose en 2008, si ton, si ton a non, papier. p a p i e r Pas du tout. <rire> Il y a même. b e Non, n pas du tout. 2007, 2008, 2009, mais pas de 2008. Étrange. Je <rire> tente <Dans> les deux. <rire> c e s a i t ambivalent. C'est correct. <rire> m'en vas-tu?、Hey, ouais, Ça va, papi, papi. pas Oui, a s c'est bien. Je m'en fous pas mal aussi. Moi aussi, c'est pas grave. Ça a pas d'importance. <rire> On vient d'entendre la très, très bonne formation l e g e n d of the Dam et la pièce Sound of the Jackal que l'on retrouve sur l'album Sounds of the Jackal qui est paru en 2007. Euh, depuis, en fait, c'est un peu la critique que je dis sur les sites de réanimation en parlant de, de Legend of the Damned. Depuis que Sinistros m'a fait connaître ça, j'essaie d'acquérir tout ce qui a rapport avec eux parce que je trouve ça trop bon. Non,、oh, u i c'est excellent. C'est vraiment bon. C'est、euh, a i t p a r u en 2007 sur Massacre Record. Juste auparavant, nous avions Necrophobic et la pièce Into Armageddon.、Euh, ça, j'ai bien aimé ça. Puis c'est drôle que t'en p a n s e s parce que justement, quelqu'un qui m'a parlé de cette bande-là cet s après-midi. OK. Puis,、euh, je me suis dit, va peut-être, f a l l o i r que je m'arrange pour essayer de connaître ça. Puis là, t'as passé une t o u n e Ben, écoute, moi, j'ai trois albums de, de Necrophobic.、Euh, je te dis, honnêtement, je les aime les trois également.、Là. Ben,、euh, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un genre de dette minimaliste,、euh, C'est petit... dans m y t h e point final. Oui, il y, y a des petites influences black à l'occasion. Pas de niaisage, pas de t a p a g e Non, non, non, c'est vraiment moi, j'aime beaucoup ça. C'est. c'est pas、euh, le band qui euh, révolutionne euh, la roue du métal, là, mais ça fait la job. Effectivement. Donc, Into a m a r g o d e n que l'on retrouve sur l'album The Third Antichrist, que l'on, qui est paru en 2003 sur Black Mark. c o u s a v i o n Cataclysm, vous avez reconnu r o c k e Cataclysm, et la pièce In Shadows and Dust, qui est la pièce d'ouverture de l'album Shadows and Dust, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. t r i p t y c o n très belle et bonne formation. Euh, qui met en vedette Thomas Fisher Gabriel Warrior, non, Thomas Gabriel Fisher Warrior, Exceltic Frost, bien entendu, qui est aussi le maître à penser de cette formation. Et la pièce A Thousand Lies, que l'on retrouve sur l'album, et Paris t e r a d a i m o n e s s qui est parue il y a un peu plus tôt, là, il y a quelques mois, en、Au、début avril.、Euh, début、là. avril, effectivement. Ça aussi, ça va être、euh, comme Vision Bleak, ça va rentrer dans notre,、euh... Dans notre top, Dans non, notre top, top 10. d n o t r e top n notre top réanimation. C'est、euh, sûr. Puis si ça fait comme l'année passée, ben on, on va le faire en deux émissions encore cette année. On n'aura peut-être <rire> pas le choix parce qu'il y a beaucoup de bons <rire> trucs hein, <rire> qui sont sortis, effectivement. C'est fou.、Euh, donc, Triptychon est paru sur Century Media et un an ouvert avec a b i t u a r y Une des rares tours que j'aime sur l'album Darkest Day, la dernière apparition 2009. Ben oui, mais tu dis tout le temps ça, mais tu passes tout le temps des tours de ce dernier a l b u m Ben en fait, j'en、ouais. passe en moyenne deux à trois maximum. Ça tourne pas mal autour des trois mêmes. D'accord. Le reste de l'album, je le trouve emmerdant. Honnêtement, je le trouve emmerdant. Donc, ça aurait pu faire partie de notre spécial? Non, parce que je le déteste pas. Je le trouve seulement emmerdant. Juste emmerdant. Ouais, c'était la pouton Payback. Qui, comme j'ai dit, est, est, est, on la retrouve sur l'album Darkest Day, qui est p a r t en 2009 sur Candlelight. C'est la dernière parution de cette formation floridienne qui donne dans un debt très old school. Je suis allé m'acheter des t-shirts、euh, samedi à Joliette. Ben, c'est-tu le fun ça? Qu'est-ce que tu veux que non, ça me parce fasse? C'est de voir le nombre de t-shirts d'obituary qu'il y a. C'est、ouais. incroyable. C'est un ban culte. C'est incroyable. Il y a bien des affaires que tu cherches, que tu n'as pas, pis u ça, c'est. Mais là,、ouais. j'en mettrais pas. Tout le monde n'achète, là, en fin de compte, là, finalement. C'était un ban culte.、Euh, Puis, ben, tu sais, écoute, ton t-shirt de c e l t i c France, Morbid Tales,、euh, tu trouveras pas nécessairement ça à tous les coins de rue. C'est parce、là. que je l'ai pris parce que c é t a i t le seul qu'il y avait. Bon, tu vois. Il y avait Emperor's Return aussi. Ah, il devait être génial. Oui, mais c'est parce que ça, c'est pas un t-shirt que tu mets pour aller faire l'épicerie, hein. J'ai eu le choix entre les deux. Ben... Fait que j'ai pris, pris Morbid Tales à la place. Pourquoi、là. tu peux pas le mettre pour faire l'épicerie? Mettons que. Comme e s t c un chantier de Cradle of Fields, ça rentre un petit peu moins bien dans le. Attends a t t e n d s u n e m i n u t e là. Là, il faut que je comprenne de quoi. Est-ce que tu te donnes un décorum quand tu vas faire l'épicerie, toi, là, là? Non, mais tu te promèneras dessus, toi, avec un t s h i r t avec des filles à poil pour aller faire ton épicerie. Bien, pourquoi pas? C'est t o i qu'il e s a i s Bien, pour moi, ça ne change strictement rien parce que personnellement, quand je vais faire l'épicerie, je ne vais pas là pour faire des rencontres, puis je vais, encore là pour me... je vais encore moins là pour me présenter à du monde, là. euh, je l'ai fait avec mon t-shirt de Cradle of Hill, q、euh, oui. J'ai probablement fait avec des choses encore plus horribles que ça. Pas Et... tout nu, toujours, Ben? Ben, moi, non. <rire> Ah、non, tu sais que <rire> c'est quelque chose de, Non, non, j e suis horrible à voir habillé, imagine-toi à tout nu. C'est pas parce que le chandail était pas beau ou whatever, mais je trouvais que le, le, le, le cachet de Morbid Tales était plus culte que l'autre, puis ça passait un petit peu. Ben, un peu mieux. Je, effectivement, l'album Morbid, Morbid Tales est beaucoup plus culte que Emperor's Return, qui se voulait une espèce de. ramassis des, des albums, là. Non, mais, Marc, tous les goûts sont la nature. Mais ton choix est bon pour、euh, Morbid Tales. Ceci étant dit, ferme-toi donc. C'est ce que je viens de faire. Merci. OK. <rire> Juste avant de passer dans le vif du sujet pour ne pas dire les choses grasses et dégoulinantes de, de ce soir. <rire> grâce s et dégoulinante. <rire> s Rappelons que demain, mercredi, le 2 juin, aux f o u f o u n e s électriques, c'est Dying f e t u s en compagnie de Arsys Misery Index Annotation of an Autopsy, Conducting from the Grave, d a n c Booster Equalizer, et ainsi de suite. Non, tu dis non, c'est bien, 30 pieds de long. Je n'irai e même pas de toute façon. Non, Conducting from the Grid. Non, pas ça. Bon, bref,、euh, c'est au Faux-Fonds Electrique. C'est à 19h. Il en coûte 20 et 25 taxes incluses pour y assister. Les billets sont toujours disponibles via admission. Dimanche le 18 juillet, oups, on fait tout un bon d soudainement parce qu'il semble qu'il ne se passera pas rien. Tu ne dis pas ça, il le w o r k tu. t i e n s de le dire. Ah, ok. Maintenant. En compagnie d'At Angel, Mittenity Within et Swashbuckle. C'est dimanche le 18 juillet au Faux-Fonds électrique. Swashbuckle, toujours encore. Et Et davantage. Et davantage. À 19h, e e u r s les billets sont disponibles via admission au coût de 20 25 et le billet VIP au coût de 55 Mais moi, là, je peux te péter une coche. là? Vas-y, fort. Ça te tente-tu, toi, je reviens encore là-dessus, mais ça te tenterais-tu de taper un billet de 55 VIP? Au Fofun électrique. Surtout pour aller faire signer par Soilwork? Non.、Euh, surtout, en plus. Non, mais écoute, on s'entend-tu que VIP suppose à quelque part, et corrige-moi si je me trompe. VIP, c'est bon, ça peut s e p o s e r un endroit privilégié pour a s s t e r au spectacle, voir une loge avec des petites réticences. C'est sûr et certain qu'au Fofun, les hey, gars swashbuckles, tu risques de rencontrer directement dans la foule. <rire> ben oui, c'est ça. Allez, g o r s Euh, on est déjà rendu au mardi 3 août, c'est le s 0 0 euh, le Summer Slaughter Tour. C'est, euh, je sais pas pour dire quelle édition que c'est, là. Ben,、Vraiment. 2010, on va dire. 2010, on va dire. Qui mettent en vedette Decapitated, The Faceless, All Shall Perish. C'est-tu bon, ça? Non. o、okay. k、euh, The Red Cord, Veil of Maya, Cephalic Carnage, d e c r e p i t Birth, Carnifex, Animal, and Animal as Leader. C'est mardi le 3 août, dès 16h30. C'est pour tous. C'est au Club Soda. Il en coûte 25 $69 et 30 $56 plus taxes. Pour y assister, c'est pour tous. C'est pour t o u e C'est pour tous?、Ouais. Mais c'est pas pour moi. Ben. J'ose l'espérer. j le, regarde le line-up de ça, puis non. Non, c'est pas pour moi, non. Non, non. Sinic, Intronote, Dish, Dishri, Dishripmia. Ben, si t'aimes la musique compliquée comme le nom, ça risque d'être correct. D'accord. D'accord. Les groupes invités, mercredi 4 août, au Café, Café Campus, pour、euh, Sinek, c'était 19h30, il en e c o û t r a 80 et 25 taxi inclus. Ça, c'est sûr qu'un show de même, il n'y a pas de trash. Non. On s'en regarde pour tantôt, ça ne me dit plus. e <rire> u、euh, ceci étant dit.、Okay. Ah oui, ceci étant dit, w a v y Montreal. Oui. Ils ont rajouté Skeleton Witch le samedi. Cool. Ça risque d'être très intéressant. Ça veut dire que là, on se ramasse avec, en bonus, a l f o r d Skeleton Witch. Oui. Ah. a l f p h d je t'avouerais que je vais peut-être aller manger un r o t u pendant ce temps-là. Peut-être deux. Peut-être deux, même, ouais. <rire> Mais s c e l t o n Way, j'aimerais bien les voir. Bien, d'après moi, ils vont ouvrir le show après Mélissa,、euh, machin chouette, là, qui n'a pas d'appareil là pendant tout. là. C'est possible. Mélissa of Dermor, c'est ça? C'est bien possible. L'ancienne bassiste de, de Hall、ouais, pour ce、ouais. café-là. Là. Faut que vous ne puissiez pas savoir. Il aurait dû a switcher le lendemain. puis...、Euh, ouais, ça arrête, a i s en tout cas, pour、ouais. ce café-là ce soir-là. Aucune idée. Justement, c'est peut-être bien que. C'est de la musique d'ambiance, le temps qu'on rentre, aller chercher nos bières.、Euh... Oui, c'est possible. Ben, remarque, que, écoute, on regarde, là, c'est ce qui est opening act, là.、Euh, moi, je sais pourquoi j'y vais, là. Je sais pour quelle b a n d e j'y vais. Tu sais, fait que le reste, c'est impossible que tout te plaise dans un festival, là. Ben,、sais? ce soir-là, mettons que. Ben, il y a pas,、euh, pas mal de s t r a s d i c i Ça va être、euh, pas mal, ça. Y... Oui, a s effectivement. Bref, ceci étant dit, il est 21h40. Et ce soir, Sinistro, c'est moi, nous v o u s Ben, pas confusion, c'est pas le terme, mais on vous impose. Oui, on vous impose, enfin, on vous force à ouvrir、oui. vos tympans. Et c'est、euh, dans le cadre d'un mini spécial qu'on a décidé de faire qui,、euh, qui implique les choix personnels de Sinistros et les miens en frais de pièces métal qu'on n'aime pas. b e n pas, pas tant. Moi, dans mon cas, c'est pas tant pièces, c'est ce que j'aime pas dans le métal. Bon, OK. Fait que toi, t'as le droit de faire ce que tu On sait bien, toi, t'es pas capable de rejoindre les m a i s non, à mais c'est parce qu'à un moment donné, les pièces que j'aime pas dans le métal, Christy va faire un spécial pendant、euh, trois, trois semaines de temps. Là. <rire> ben, fait que j'ai décidé que... de faire un petit spécial sur ce que. Oui, j'ai mis des pourritures totales, selon moi, là. <rire> puis je vais expliquer le pourquoi. Que que chaque pourriture、bien. que je mets, je tape sur un paquet d'autres pourritures en même temps pour qu'ils comprennent. Bon, bien, c'est une bonne chose à l'expliquer、ouais. parce qu'il ne faudrait pas passer pour des gens parce qu'on s'entend q u i l y a des pièces là-dedans vont sûrement plaire à des auditeurs.、Là. Ah, toutes? j o ne dis pas toutes. Je ne dis pas m o i r e g a s Je ne suis pas mal sûr que mes choix, il y en a qui vont me taper sur la tête et dire、hey, T'es bien gagné, Nienzul. C'est possible, mais c'est. Même en rentrant tantôt, tu m'as donné deux choix, je dis T'es、hey, bien g a g n i e n z u l Oui, c'est vrai. <rire> mais、euh, bon, moi, j'explique mes cinq choix. qui sont respectivement Iron Maiden, Ronnie James Dio, Celtic Frost, Creator et Metallica. Eh, on s'entend t u là? Juste les cinq noms que tu viens de donner, tu vas donner à la frousse au monde.、Ah、ouais, est <rire> est est Il est-tu malade, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, là? Ben, <rire> c'est vrai que je suis malade, hein. Faut, faut la voir. Maiden, Dio, Celtic Frost, Creator et Metallica. Euh, D'accord.、Ouais, pourquoi même? En、maintenant? temps normal, je fais la promotion d'au moins deux de ces bandes-là.、Bon. Au moins trois façons. Bon. OK, je vous explique. Iron Maiden, c'est la pièce de Number of the Beast, qui est parue en 82. Je vous dis pourquoi que moi, je ne suis pas capable de l'entendre, cette pièce-là. C'est simple. Parce que c'était le premier album qui mettait en scène Bruce Dickinson.、Mm. Moi, je suis un fervent partisan de Paul, Paul Diano. Je venais de tomber après l'album Killers avec un chanteur qui me puait au nez et qui me pue généralement encore au nez. <rire> Mais qui plus est, cette pièce-là nous a tellement été imposée et rentrée dans les tympans à coups de marteau. À... C'est encore à tous les <rire> jours à Chaume FM. Je travaille moi, de 8h à 5h. Il n'y a pas u n e journée. Il y a Number of the Beast. Elle passe pas. Bon. C'est une pièce qui est rendue pratiquement, je dirais, trop. Commercial pour porter le nom d a r o n Maiden. Mais en plus de ça, c'est une pièce qu'on nous a tellement écœuré é c o u t e que juste le fait d'entendre le début avec Vincent Price, que j'adore comme acteur de film s d'horreur. Ça ne me tente plus d'écouter de films d'horreur. Je, <rire>、oui, je commence à avoir des nausées. Donc, qu'on se le dise, The Number of the Beast, en, pi... en fait, l'album au complet, je ne l'aime pas. Mais c'est vrai qu'il n'est pas bon, cet album. Je ne l'aime pas,、Il、cet album. Pas bon, album Mais la pièce titre, The Number of the Beast, je ne suis pas capable. Ronnie James Dio, h o l y Diver. J'ai rien contre Dio. J'aime beaucoup Ronnie James Dio dans plein de choses qu'il a fait dans sa carrière. Et Dieu est son âme. Par contre, la pièce h o l y Diver, du moment que j'ai entendu cette pièce-là, en 1983, et aujourd'hui, en 2010, je suis pas plus capable de l'entendre. Je suis pas capable. Ça me fait penser, on dirait du rire, quelles belles oreilles. Bon, j'aime pas ça. J'aimerais jamais ça, je ne suis pas capable. La troisième pièce, Celtic Frost, la reprise de Mexican Radio. Alors,、ah, ça, je te donne un 100% d'accord là-dessus, puis j'ai même passé proche, prendre le même choix que toi. Non, C'était déjà, déjà Pourquoi? Vaudou, c'est ça?、Hein? Oui, non, non, non, pas, pas déjà、euh, vaudou, non, pas vaudou. Voir vaudou. le Vaudou, la région. La vraie version avec Stan r i d d e jouer au vocal, c'était v r c a i o r r e c t C'était vraiment correct, tu sais.、Euh, ça rappelle nos, notre jeunesse qu'on allait veiller à l'infidèle,、ouais, c e à C'était cool. Pourquoi Celtic Frost a refait une tournée dans m ê m e Écoute, c'est sorti en 1987. C'est l'album qui est paru après Too t m i n c r t o o the m i c r a f t t o n c e s t un album qui est génial. Il s arrive n t avec u n e t o the Pandemonium. C'est la première tournée de l'album. C'est l'ouverture de l'album. <rire> Moi, j'attendais cet album-là avec impatience. de m x i C'est a a i n r d pas cette affaire-là. Je me dis, ben, ça se peut pas, là. <rire> là c'est une joke. Ils vont sortir un autre album dans une semaine pour dire que c'était une farce, là. Non, c'est ça le tournant que Celtic Frost avait pris.、Oui. Ben, en plus, ils prennent Mexican Radio. Pour ouvrir l'album. Puis Pr premier single en plus. Premier single en plus. Pourquoi? C'est pourri. C'est nul.、Oh oui, c'est nul. C'est un cover nul m o n quatrième choix, Creator, qui est une formation que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Creator. Tu le sais, j'en passe régulièrement et ainsi de suite. L'album Renwall. t e la un... connais pas, cet album-là? c'est un album qui est paré en 92. C'est un album dans une é p o q u e <rire> Ils ne de... <s> <rire> sont, sont pas renouvelés nécessairement.、Hein? À cette époque-là, ils se cherchaient beaucoup. Il se cherchait beaucoup. Je dirais à partir de la fin, peut-être, disons, 87. Quand tu s 87 allé, peut-être、euh, jusqu'à vers 93, 94, Creator se cherchait beaucoup.、Euh, C'était pas très bon, mais la pièce titre Run a Wall, <rire> c'est à chier, ça encore. Parce qu'il se passe rien là-dedans. Ça ne lève pas, il se passe à rien. Puis tu te dis, Ben, c'est Creator. Comment ça qu'ils ont osé d'enregistrer ça?、Ah. La dernière, et non, la moindre, et、ah, probablement、ça. celle sur laquelle j'enfonce 500 clous de cercueil. Sérieusement, je pense que, on va être d'accord, que c'est la pire toune métal ever. Je pense que, probablement. Ever. Je pense que si c'est pas la pire, c'est dans le top 10. Ah, c'est dans le top 3、ah. même. Il s'agit de Metallica, et c'est la pièce titre de. Fucking album, Sant'Anger. Je suis je suis complètement outré. Outré,、voilà. Je me rappelle à l'époque, Jeff coanimait avec moi, puis l'album Sant'Anger venait de sortir, puis il m'est arrivé un soir, i dit J'ai amené le nouvel album de Metallica, il s attendu qu'on qu passe une pièce ou deux à l'émission. Il e Ça brûle pour point. Je me dis b o n c'est le nouvel album de Metallica. Il y a des gens comme ça à Metallica. Je peux pas. v o Je sais à moi là-dedans. Je dis Ok, let's go, p t o u Mais tu savais ça que Lazar Rick, à partir de ce moment-là, il a été commenté par Rubbermaid <rire> ouais, pis d'après moi, son Rubbermaid était le deuxième quelconque. C'était des reprises. <rire> Faites en Chine. Ouais, c'est ça. Pis u le fond devait défoncer. Il passe Saint-Anger. J'ai regardé Jeff, pis u je lui ai dit si tu remets ça encore, <rire> je te pète ç a s sa tête. Non, non, non, non, non, non, non, je te le pète pas sa tête. Je vais péter l'album devant toi, pis après ça, toi, je vais te péter en deux. Ça jouera plus jamais à Ranimation. Oui, ça jouera, ça va jouer. m a i ben, c'est pour une bonne cause. <rire> une mauvaise cause. C'est une, ouais, <rire> c'est effectivement de l'ironie, c'est une mauvaise cause. Saint Anger de Metallica, c'est la pièce que je déteste probablement le plus et je dis le plus, peut-être, tu diras pas à dire tout style confondu parce que, Il y a des affaires qui sont plus difficiles que ça. Nicole、là. Martin jaillit ça pas mal aussi. Oui, mais ça, c'est. Mais... Ben. ça fait aussi mal. Oui. Mais Sentinger, dans le métal. Ah non, ça, c'est.、Si, selon moi, c'est. Horrible, c'est atroce. Puis on sait que réanimation, ça doit d être horrible et atroce. m h、oh, ça, mais ça, ça. Ça surpense. Très、tout. atroce. Donc, sans plus attendre, après ce merveilleux préambule présentation ben, de présentation de s e n t i n g e Allons-y avec ton coup de masse. Iron Maiden, Ronnie James Dio, Celtic Frost Creator, puis fucking Metallica. Let's go, puis on revient après ça.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 Les dieux sont en colère. Chris, oui. <rire> bon, écoutez, on vient en p a r l r e ne m é t a s jamais rendu si loin que ça avec cette horreur-là. <rire> Je me rétracte. C'est la pire t o u de métal ever. <rire> C'est incroyable. De la merde de même.、Ah, là, là, Lars the Rich, il y a des bass drums Rubbermaid. Un spare, un spare, Lagos... l'Agostino. Puis des, des tomes Tefal. <rire> ça n'a pas de Christy de bon s e n s Les quoi, riffs sont nuls à chier. La structure de la t o u n e ça ne se tient pas debout. De p a s e n t o u t c'est. Hey! L'autre, il me dit, il reste encore 1 minute 37. Voyons, 6 mois, ça fait 10 minutes qu'il a joué. Il a dit, en fait, 5-35 au total. <rire> Metallica, Saint-Anger, pièce、euh, non, éponyme. Non, pas Metallica, même,、euh, Merdalica. Merdalica.、Oui. La pièce Saint-Anger, pièce éponyme du même album qui est paru, malheureusement,、pour、à 2003. Et cette, cette pièce-là, le clip s a été tourné、euh, dans la cour d'un pénitencier. Il a u r a i t dû l e garder. Non, mais en fait, ce que les gens ne savent pas, là, c'est que Metallica n'était pas invité pour distraire les détenus qui étaient là. Mais Metallica était bien, bel et bien des pensionnaires aussi pour c r i m e contre l'humanité avec la sortie <rire> de cet album-là. Effectivement. Juste auparavant, nous avions Creator et la, pièce, Pourrit, pourrit, pourrit. Ouais. C'est vraiment pas bon. La pièce r a i n w a l d tirée du même album qui est pérenne en 92. C'est pas bon. C'est tout simplement pas bon. Y a rien à faire avec ça. Pis u ton, ton comparatif est pas faux, Sinistro. Ça vient de e p e n s é e là. On sent qu'ils ont voulu faire un petit style Slayer. Ouais, mais ils ont manqué le coup à peu complètement, près.、Là. Complètement. Ils ont, ils ont fait du mauvais Slayer. Ouais. Pis du mauvais Slayer, ça existe pas, fait que. C'est ça. Celtic Frost et Mexican Radio. Pis... Non, ça, c'est la pire farce de, de,、ah, de l'époque. Pièce d'ouverture de l'album Into the Pandemonium, qui est paru en 1987, qui venait d o n n e r une tape sa gueule, pis u pas à peu près à ceux qui étaient amateurs de Celtic Frost. Plutôt. C'est exécrable. C'est très exécrable. Ronnie James Dio, je sais que c'est contestable, il y a beaucoup de、oh, monde qui aime ça, mais moi, j'aime pas ça. Holy Diver, ça m'emmerde.、Euh, c'est tiré de l'album la, du même nom, qui est paru en 1983. Je trouve ça ennuyant comme pièce. Je trouve ça, même à rigueur, enrageant à écouter ça. Mais pas plus que Number of the Beast, par exemple. Parce que ça, Number of the Beast, d a r r n Maiden, d'après moi, dans ce que tous Maiden ont fait, c'est pas mal une des pires. C'est tiré du, de l'album du même nom, d e Number of the Beast, qui est paru en 1982, qui venait de démarquer une grande déception en ce qui me concerne avec le renvoi de Paul Diallo. Mais aujourd'hui, on comprend pourquoi ils l'ont fait. Donc, c'était mes choix de bad metal. Bon, moi,、euh, mes choix, moi, sont légèrement différents, point de vue、euh, idéologie. Moi, ce n'est pas des tounes que j h a i l l s C'est l'ensemble.、Euh, J'ai choisi des bandes que je déteste profondément. <rire> profondément, m a i c'est. Je vais, vais, vais m'expliquer avec chaque groupe. Le premier band, c'est Children of b o d o m、yeah. Ça, je suis juste pas capable.、Ah、non, Pourquoi Children of b o d o m je les ai pris pour taper sa tête de toutes les norteurs, Children of b o d o m et tous les clones de Newfie, de j e u n e Flo Wannabe guitaristes qui s'essayent dans le métal et qui font les mêmes maudites passes plates de gamme, pourriture de. Bon. J'ai choisi le cover de Acer's Eye d'Aaron Maiden parce que selon moi, ça se fait pas pour un band pourri de reprendre une bonne tourne d e n ma main puis la massacrer. <rire> mais p o r t a n t ils se sont pas gênés. Ils se sont vraiment pas gênés. J'aurais pu choisir la tourne de Britney Spears, mais ça aurait été vraiment. Là,、euh... là quand même, il faut g a r d e r une minute de décence. L'autre band, Grave Worm. Pour tous les groupes simili, black, e u x gothique, ou ceux qui savent pas s'enligner, qui sonnent la cochonnerie, <rire> qui savent pas jouer pantoute, <rire> c'est rien que du.、Yeah, yeah. <rire> J'ai choisi la pièce Losing My Religion de a r r M. C'est un cover nul à chier, pourri et mal fait. e <rire> D'accord. Mastodon. J'adore Mastodon. Sauf le dernier album. Très progressif.、Oh, emmerdant, plate, mais seigneur, regarde. Sauf une <rire> Valium, ça fait le même maudit effet. <rire> j'ai choisi d la pièce de Dissard parce que c'est une toune tellement longue, tellement redondante, tellement. On la mettra même pas au complet parce que, regarde, il va m'endormir ici. Le dernier band que j'ai choisi, ils ne sont pas chanceux autres. <rire> pour tous les b a n d s deadcore, metalcore et corps de la planète entière, j'ai choisi de vous mettre une t o u n e de l'esprit du g l a n Groupe français insipide qui se prennent pour des t i t o f f s moi je e suis pas capable, ça me tape ses u r l nerfs, qui ont des riffs de breakdown, de hardcore. heureux Oh, pis fuck off, regarde, on va <rire> commencer chez j o e n of Bodom, <rire>、oh, pis je chiollera i après, c'est tout. Alors, oui, d'accord, allons écouter ça maintenant. <rire> C'était donc plaisant. On a tellement aimé ça qu'on en a écourté une. Ouais. On vient d'entendre、euh, l'esprit du gland. Ça, c'est pour toutes les dettes coreux, métal coreux et coreux et d'huile coreux et de, de tout ce qui est coreux, poreux de toute la planète entière. Je suis pas capable. Je déteste les maudits breakdowns de d u g d u d d u d d u d d u d d u d d u d d u d d u d d u d d u d d u d Avec les petits c â l e s de Imo Foufoune. Donc, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. C'est mon coup de masse total, puis、euh, non. Tout ce qui est core, n allez-vous core foot, c'est tout. <rire> tout juste avant, on a eu Mastodon. e、euh, Un extrait de 3 minutes 15. Vous avez pu constater que j'ai décidé de couper la toune. Pourquoi? Parce que c'est endormant. Je le vois me p i q u e r des tomates, me téléphoner, dire n'importe quoi. Je m'en contrefiche. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, et je rême pas ça. C'est tout. Puis malheureusement, Mastodon a fait des très bons albums comme Remission ou Leviathan. C'est très, très bon. Mais ça, c'est tellement, tellement.、Euh, eles, ils, ça joue dans la voiture, puis je, je m'endors. v、voilà, <rire> euh. On l a eu Grave Warm, le simili-groupe de Blackish g o t h、euh, i q u e Euh, pratico pratique qui essaie de faire du REM en version Destroy et à w i l d l i r tellement méchant que s'il y a plus d'un envie de chier que d'autres choses avec la pièce Losing My Religion. Bravo, félicitations pour votre beau programme, c'était excellent. <rire> Puis on a eu la crème de la crème. Children of Bonhomme. Selon moi, c'est le groupe le plus merdique de toute l'histoire du métal. <rire> Je suis vraiment pas capable. a v e c ses petits airs condescendants, là,、hein? de je suis vedette avec son petit cultex noir, là. Regardez-moi, je fais des gammes sur une guitare, je suis capable de chanter en même temps. Wouhou! Bravo. <rire> On sent ici, Sinistros, que t'as une, une, grande admiration pour ces groupes-là. Surtout qu'ils font s c e of z y d p i ils réussissent à la massacrer à côté. Si t'es pas capable de faire du Maiden, joue-en pas, Esti. b Ha, ha, ha, ha! Ah. C'était mon coup de masse. Et c'était bien placé. Oui. Je dois le dire. Mais vous avez le droit d'aimer ça, vous autres, mais je m'en fous. Un petit rappel vite fait en ce qui concerne、euh, les spectacles directement ici, en, à Trois-Rivières.、Euh, jeudi cette semaine, 3 juin, au Nord-Ouest Café, c'est le concours En v o les Macadam. qui mettra en vedette Art Fiction et neuf autres formations. C'est à 20 h Le début du spectacle, les portes rouvent r à 19 h Il y a n coup e 8 d o l l a r s Ça prend, il faut avoir 18 ans et plus. On envoie ce café sur, au centre-ville à Trois-Rivières. Donc, c'est le concours Envoi les Macadam qui met entre autres en vedette Art Fiction. Ceci étant dit, la semaine prochaine, cette semaine, nous avons fait un coup de masse. Et en fait, nous, nous, s o m m e s d o n n é r des coups de masse à réécouter des pièces qu'on n'aime pas du tout. Oui. Mais la semaine prochaine. On va on, faire des cauchemars cette nuit-moi. La semaine prochaine, on, sera, on, se, on se, garde sinistrose parce que on va se faire un top des pièces qu'on aime le ouais, plus. o u i chacun top 10, c'est、ouais, ça? o u i chacun top 10 des pièces qu'on aime le plus.、Euh, Toute année confondue là, dans le métal. Ça risque d'être assez intéressant. C'est le fun. Il y en a déjà une là, qui va jouer. C'est excellent. Bon, ben, Tu vois, ça va, ça va nous consoler un petit peu.、Oui. Ça a été quand même un esprit de sacrifice qu'on a fait ce ben soir. Ben oui, Mais là, regarde, il va peut-être falloir qu'on se nettoie les oreilles un petit peu.、Là. Effectivement. Mais c'est à toi qu'il、euh, qu incomble qu de terminer cette session de réanimation avec、bien、du、sûr. bon stock. Ben oui, Du vieux stock, quelque chose pour nettoyer les tympans, bien comme il faut. pour...、Euh, Se, se flasher la cervelle avec toutes les médiocrités qu'on a pu entendre, c'est. <rire> <c 'est... coughs> Alors, on va commencer avec une formation de bun <laughs> c h e n o u De bun c h e n o u De bun c h e n o u C'est fini l'école. À soi, c'est v i v a Voiva. Nuclear、ah, War. C'est ça m a i h t n o w Biais, <rire> tu fais du bien, c e d e grâces et e s oreilles. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Excellent. Bien entendu, de Destruction avec l'excellente Tormentor tirée de Infernal Overkill de 1985 parue sur Steam Hammer. C'était Noise à l'époque, la vraie version c'est sur Noise.、Ouais. Euh, On a Yva Yvod e Nuclear War tirée de l'album w a r and p a i n de 1984 sur Metal Blade. C'est bien cela. Il reste、euh, à peine le temps pour repasser、euh, une dernière pièce de une Razor. Courte, une courte, une petite, petite, petite, petite de 3 minutes 13.、Euh, Razor, la formation、euh, de Guelph en Ontario, avec la pièce Cross Me Fool tirée de Evil Invaders, parue en 85 avec、euh, Stace McLaren. Exactement. Très bon album. Sinistro, on se v o i t la semaine prochaine. Oui, avec notre Bonne... top 10 de nos meilleures chansons metal. Tu、euh... as vie? À vie. Bon, en fait, ça va être encore d u de les choisir, mais bon, on va falloir encore en enlever puis en garder. Non, b i e comme d'habitude. Ce Effectivement. C'est pour nous. Donc,、euh, la semaine prochaine, et puis. Euh, Allez euh, tous vous. Faire foutre! C'est tout. x c e l l e n t Go. Razor.